ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك اونفاير اجوردي لو كو نويمرو 5 دان ليكسبيكاسيون دو petit livre sur les explications des derniers, vers, des derniers versets de surat al-Ahzab et on a terminé le, le charh ou le tafsir disons maintenant c'est surtout des questions et des réponses qui ont été données euh, qui ont été posées au chef à la fin de la conversation à la fin, à la fin de la conférence et le chef a répondu à ces questions là, c'est des questions très intéressantes Donc, je pense qu'on pourra les lire aujourd'hui ensemble, inshaAllah. On a lu la première question à la fin du dernier cours, et là, on va commencer par la deuxième question, inshaAllah. Le Sheikh dit, on lui pose la question, Asswa al-Sani, kathrafi hadihi layam al-Kalam an hukm taqtiya al-Mar'a wajhaha. Fanaak min al-Nisaa' min yahtaj bi-ba'di akwal al-Ulama al-Qa'ilina bi-jawaz al-Sufur. ووضع العباءه على الكتفين قائلا بان هذا فيه خلاف والسؤال هل يعد الخلاف في كل مساله يعني هل يعد الخلاف في كل مسألة يعد مصورا للاخذ باقوال اي عالم وما حكم لبس العباءه الفرنسيه Donc la question concerne les, y a une, les, la parole ou les paroles qui sont dites euh, au sujet des, y a une, dans ces, de ces, la, la personne qui pose la question. Elle dit de ces jours-ci on entend beaucoup parler du fait que il du verdict au sujet de couvrir le visage de la femme. Il y a des femmes qui utilisent comme argument les paroles de certains parmi les ulama qui ah, qui disent que de de se découvrir le visage c'est permis. Et Euh, ils disent aussi qu'il y a une divergence au sujet de, du fait de porter une abaya ou une abaa euh, à partir des épaules, parce qu'il y a des femmes qui portent une abaya sur les épaules au lieu de la porter par, à partir du dessus de la tête. Donc la question qui a été posée au cheikh c'est est-ce que on prend en considération euh, toute n'importe quelle divergence dans, dans, sur une n'importe quelle question, c'est-à-dire est-ce que sur chaque question On peut juste prendre en considération la divergence et prendre la position du savant qui nous plaît. Et, et quel est le verdict au sujet de, euh, de porter cette, la robe ou l'aba'a la, al-francia, le style de robe française ou des trucs de ce genre. C'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, les robes françaises dans le sens al-aba'a qui ne se porte pas au-dessus de la tête mais qui se porte à partir des épaules. Le cheikh il dit... ا هذه السؤال الجواب لا يحتاج لا يحتج بالخلاف الا اهل الاهواء الذين يحبون ان يتبعوا اهواءهم اما الذي يخاف الله فلا يحتج بالخلاف وانما يحتج بالدليل فالخلاف موجود وما من مساله تقريبا من مسائل الفقه الا وفيها خلاف ولذلك جل وآق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 qu'il y a une divergence, c'est uniquement les, les gens qui font ça, c'est uniquement les gens qui suivent leur passion, les gens de pédar. Eux, ils, ils suivent euh, yani, leur passion, puis ils argumentent en disant qu'il y a de la divergence, comme si la divergence était une preuve. C'est-à-dire, ceux qui aiment suivre leur passion, hein, ils utilisent ça comme un argument, mais ceux qui craignent réellement Allah, ils n'utilisent pas la divergence comme un argument. Il se base uniquement comme arg sur euh, la preuve. Il se base uniquement comme argument sur la preuve. Il dit la divergence, elle existe. Il y a presque pas, y a, y a, y a, y a pas une question dans les, parmi les questions de fiqh, à peu près, y a, En général, il y, y a presque pas de question qui n'y a pas une divergence à son sujet. Hein? Et c'est pour ça que Allah s'pounait à il nous a ordonné de revenir, de ramener les questions au Quran et à la Sunna quand, quand il y a des divergences. Allah il dit dans le verset 59, dans Surah An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الْآخِرِ C'est-à-dire, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier donc ça c'est l'explication du sheikh à ce sujet là le sheikh il dit ensuite donc le sheikh il dit la divergence elle existe c'est vrai mais il n'est pas permis de prendre des paroles, des, des, des ulama ce qui est en accord avec nos passions et nos désirs et de laisser tomber la preuve hein, parce qu'elle est en accord euh, elle est en contradiction avec nos désirs ça c'est pas permis c'est pas permis de, de laisser tomber la preuve parce que la preuve est contraire à nos désirs et juste pour mettre un commentaire à propos de ce que le shikh il vient d'expliquer c'est que ça on le retrouve souvent Dans l'attitude de certains individus aujourd'hui, lorsqu'on parle de questions islamiques, on leur dit « l'islam ordonne telle ou telle chose » et eux, ils cherchent par la suite une opinion d'un savant qui est contraire à cette opinion-là pour essayer de justifier la contradiction. Et ils n'essaient pas de voir ou de prendre en considération les arguments et les preuves qui ont été mentionnés par le cheikh en question ou par le alim en question et parfois c'est des gens qui suivent leur passion donc ils vont essayer d'utiliser des arguments du Coran et de la Sunna pour justifier ce qu'ils disent ou pour justifier ce qu'ils font et parfois ce sont des arguments qui sont pris hors de leur contexte pour essayer de justifier ces ces, ces opinions là donc le Cheikh lui, Cheikh Al-Fawzan est la même chose pour, aussi pour la, la majorité presque tous les, ulama, tous les ulama qui sont en Arabie Saoudite ils sont tous de l'opinion que de couvrir le visage c'est obligatoire en général tu vas pas trouver un savant en Arabie Saoudite qui a une, une position contraire à celle-là d'accord donc ça c'est quelque chose qui est clair et qui est connu mais les ulama de l'Arabie Saoudite qui ont cette opinion-là ils n'ont pas cette opinion-là seulement en se basant sur euh, la passion ou en se basant sur des opinions basées sur la culture, comme certains essaient de les accuser en disant c'est des gens qui suivent des traditions tribales ou qui sont euh, qui sont qui, qui suivent des, des, des, des opinions qui sont basées sur la tradition culturelle. Non, ça ça c'est pas l'argument des ulama de l'Arabie saoudite. L'argument des ulama de l'Arabie saoudite c'est des preuves basées sur le Coran et la Sunna et les paroles des ulémas des salaf et des sahaba et des tabe'in etc. cetera les paroles des ulama de tafsir et des ulama de fiqh etcetera. donc ça c'est leur, leur position is basée sur ça et ceux qui, et ceux qui ont une autre, une autre opinion ceux qui disent que c'est pas obligatoire pour la femme de couvrir son visage eux aussi ils argumentent sur des opinions qui sont basées sur le Coran et sur la Sunna et les paroles des salaf et des paroles des ulamas de tafsir. Donc, tous les deux côtés, ils ont des arguments qui sont tirés du Coran et de la Sunna. Toutefois, deux opinions contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Il faut qu'il y en ait une des deux qui soit vraie et que l'autre soit fausse. Donc, on ne peut pas juste dire « Ouais, ben, euh, moi je prends celle-là comme si c'est en accord avec qu ce que je veux ou quest ce que j'aime ou que c'est plus en accord avec le mode de vie... Euh, occidental, donc j'accepte ce, cette opinion-là. Non, les ulama, ils ne se basent pas, sur, sur, ils jugent pas de cette manière-là. Les ulama, ils jugent selon les références de la révélation seulement, pas selon les opinions des hommes ou selon les, les tendances ou les, les goûts ou les passions ou les désirs des gens donc Alhamdulillah, celui qui analyse les preuves et qui cherche les, dans les paroles des ulama comment les ulama ont expliqué ce sujet là ils vont être convaincus par une position mais ça doit être sincère ça doit être fait avec une sincérité ça doit être fait avec le, le, dans le but de vouloir réellement atteindre la vérité et de plaire à allah subhanahu wa ta'ala C'est ça qui doit être derrière la motivation de la personne qui cherche à comprendre cette question-là. Ça ne doit pas être basé uniquement sur le fait de dire « Ah non, moi je ne pourrai jamais me couvrir le visage ». Il, il y a des femmes comme ça qui disent des fois « Ah oh, non, moi je me vois pas avec le niqab, ah oh, non je ne pourrai jamais, je ne serai jamais capable ». C'est pas ça la question. On te demande pas ça maintenant. On te demande de savoir, on te demande de dire « Est-ce que l'épreuve du Coran et de la Sunna supportent la position de ceux qui disent que c'est obligatoire ou non Et quand on regarde l'épreuve des deux côtés, c'est quoi le résultat C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et non pas qu'est-ce que tu penses être capable ou non de faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont une foi faible, il y a des gens qui ont une foi plus forte, et ceux qui ont une foi plus faible, ils doivent demander à Allah subhanahu wa taala de les aider à augmenter leur foi pour essayer d'arriver à un niveau plus élevé de piété hein et juste en passant juste pour terminer ce petit commentaire que je fais et eh ben même les ulama aujourd'hui parmi les les ulama et les ulama qui, qui retournent au Coran et à la Sunna et à la voie des salafs salih même parmi eux comme le sheikh Al-Albani euh, rahimahullah et eh ben même lui qui est qui dit que la femme n'est pas obligée de couvrir son visage, et qui dit que ce n'est pas obligatoire, eh bien même lui, il, il, euh, il dit que de couvrir le visage, c'est préférable, et que c'est meilleur que de ne pas le couvrir. Donc, il n'y a, a personne qui peut dire, par exemple, que de couvrir le visage, ce n'est pas quelque chose de bon, ou que ce n'est pas quelque chose de bien. Et ceux qui disent ça, ceux qui sont contre le, le fait de couvrir le visage, ou qui, qui critiquent ça, ou qui disent que c'est de l'extrémisme ou des choses de ce genre, comme certains parmi les gens de Bidah eh bien ceux-là, eux en réalité ne sont, euh, euh, eux, ils ont contredit euh, dans ce sens-là euh, la, la voie correcte et ils sont tombés dans l'égarement en niant ou en combattant ou en dénigrant cet aspect-là de l'islam. Donc les ulama, alhamdulillah, même ceux qui sont D'accord avec l'obligation de couvrir le visage, il ne le nie pas. Et il ne, il ne considère pas que de, de le découvrir le visage c'est mieux. Au contraire, il considère que de couvrir le visage c'est mieux. Et que la femme qui couvre son visage est meilleure, elle est plus croyante. A, son islam est plus fort que la femme qui ne le couvre pas. Donc, ça c'est juste une petite note en passant pour bien comprendre dans quel contexte on parle il y a aussi, y a aussi une autre chose à prendre en considération c'est que lorsque, les, lorsque on, prend, on regarde par exemple la société et si on voit qu'il y a beaucoup de péchés beaucoup de perversité beaucoup de, de, de, de, de mal dans la société les ulama qui disent que c'est pas obligatoire de couvrir le visage ils disent que dans de telles, situ, dans de telles situations dans de telles sociétés couvrir le visage c'est mieux et ça peut devenir même obligatoire Ça peut devenir même obligatoire. Même si eux, à la base, ils disent que ce n'est pas obligatoire, ils disent que dans des situations comme ça, ça devient obligatoire. Donc ça, c'est des choses qu'on doit prendre en considération. C'est des choses que beaucoup de gens négligent. Ils ne prennent pas en considération. Donc on va maintenant, maintenant qu'on a expliqué, que j'ai fait cette petite note, je voudrais juste continuer à lire et expliquer les paroles du chef maintenant. الشيخ الفوزان يلزي فالجواب أن نأخذ من الأقوال ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة في الحجاب وغيره وقد عرفتم أن الأدلة قامت على وجوب الحجاب وأنه آخر الأمرين مما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله فرض الحجاب على زوجاته وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين فكيف يأتي من يقول نساء المؤمنين ليس عليهن حجاب وإنما الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله, هذا والله يقول ونساء المؤمنين يأتي جاهل ويقول نساء المؤمنين ليس عليهن حجاب هل يقول هذا عاقل؟ لا يقوله إلا مغرض, مغرض Donc, le sheikh, il explique en commençant sa réponse, il dit, la réponse à la question à propos du hijab, c'est qu'il dit, on doit prendre les paroles des ulama qui sont en accord avec le Coran et la Sunnah. Et il dit, euh, au sujet du hijab et au sujet des questions qui sont autres que le hijab. C'est-à-dire, c'est pas seulement à propos du hijab qu'on doit... Euh, yani, Euh, retourner aux, par, aux, aux, aux preuves du Coran et de la Sunna mais dans toutes les autres questions également et le sheikh il dit vous avez également connu les preuves qui sont établies au sujet de l'obligation du hijab et que c'est la dernière des ordres qui a été révélée sur le messager Muhammad alayhi wa sallam et c'est à dire que Allah wa a ordonné le hijab aux épouses du prophète alayhi wa sallam, à ses filles et aux femmes des, parmi les femmes des croyants. Donc comment quelqu'un peut venir par la suite et dire les femmes des croyants n'ont pas à se voiler, n'ont pas à mettre le hijab. Le cheikh il dit le hijab, yani, donc comment quelqu'un peut venir et dire le hijab n'est pas obligatoire pour les femmes musulmanes, ou les femmes des croyants. Il dit qu'il dit qu y a certains qui disent le hijab est seulement obligatoire pour les femmes du Prophète Et ça c'est faux parce que Allah il a dit dans le verset 59 dans surah an-nisa à la fin, wa-nisa ul-mu'minin, c'est-à-dire d'ordonner le hijab à ses femmes, à ses, à ses filles, ainsi aux femmes des croyants. Donc ça, ça veut dire que toutes les femmes musulmanes sont impliquées dans l'ordre et sont dans l'obligation de se voiler également et de porter le hijab elle aussi et il dit par la suite il y a quelqu'un d'ignorant qui vient et qui dit les, les femmes croyantes n'ont pas l'obligation de porter le hijab il dit est-ce que quelqu'un qui a une raison va dire une chose pareille la seule personne qui dit une chose pareille c'est quelqu'un qui a un intérêt hein, qui qui a, qui a un intérêt ou bien qui a une passion qu'il suit c'est un des deux Et en passant, juste par, par rapport à qu ce que le sheikh explique ici, il a expliqué qu'au euh, y a au début de l'islam, le hijab n'était pas ordonné. Puis par la suite, il y a eu l'ordre du hijab. Et parfois, il y a des, il y a des euh, gens qui jettent comme Shubha justement le fait que euh, au début de l'islam, il n'y avait pas de hijab. Donc ils prennent des exemples de qu'est-ce que certaines femmes euh, avant l'ordre du hijab, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et puis par la suite, ils citent ça des, comme des exemples en disant « Ah, regardez la femme au temps du prophète, sallam, regardez quest ce qu'elle faisait, regardez la liberté qu'elle avait, regardez quest ce qu'elle pouvait faire, etc. etc. » Et ils ne prennent pas en considération que certaines de ces choses-là, par exemple, sont des ordres ou des choses que les femmes avaient faites avant l'ordre avant du hijab. C'est comme, par exemple, des gens qui disent, par exemple il se base sur des exemples du fait que certaines femmes faisaient des choses à la Mecque avant avant la hijra il n'y avait pas des règles de hijab qui étaient révélées à cette époque-là donc on peut pas se baser sur des choses de cette époque-là pour justifier des comportements ou des actions que certains musulmans veulent faire aujourd'hui qui sont contraires à l'islam donc ça c'était juste une note en passant. après le shaykh il dit ammal'aba'ah fahiyal'ah لا تلبس للزينة بل تلبس للستر الزينة لستر زينة البدن والثياب وتتجلل بها فوق الثياب من رأسها إلى قدميها فهي لا تلبس للزينة ولكن للستر الزينة والأباء الفرنسية أو غيرها إذا كانت لا تستر الزينة وإنما تلبس للزينة فهي حرام ولا تجوز أبداً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 en ce qui concerne l'aba'a, l'aba'a c'est ce qu'on appelle le djilbab, c'est le djilbab en réalité, on l'appelle aba'a en Arabie Saoudite. Et le chef il dit que l'aba'a c'est pas quelque chose que la femme doit porter pour embellissement, un pour, pour une parure ou une décoration. Elle le porte uniquement pour, en fait, pour cacher la parure de son corps et de ses vêtements. Et elle le met par-dessus. yuslihu elle le met par-dessus ces vêtements qu'elle porte à l'intérieur et ça c'est quelque chose souvent euh, des femmes ne comprennent pas très bien parfois elles pensent qu'elles peuvent porter à l'extérieur les vêtements qu'elles portent chez elles à l'intérieur de la maison donc euh, si, si par exemple euh, une femme par exemple, porte à la maison Euh, certains vêtements, comme une jupe avec un, un, un, un, un, un comme on dit ici une chemise ou une un blouse ou quelque chose comme ça, ça elle le porte à l'intérieur de chez elle et elle peut le porter devant ses proches il n'y a pas de problème, parce que c'est des maharim, hein mais elle peut pas sortir avec ces vêtements-là de, dehors quand elle sort elle doit porter par-dessus ça un, un jilbab qui va descendre de sa tête jusqu'à ses pieds et qui va la couvrir au complet tout son corps lorsqu'elle sort à l'extérieur parce que on, on, on remarque qu'il y a certaines femmes qui s'imaginent que le hijab c'est seulement quest ce qui cache les cheveux et ça c'est pas une bonne compréhension de la signification du hijab le hijab en fait c'est le jilbab c'est ce, ce qui couvre tout le corps de la femme et qui l'enveloppe c'est un enveloppe de euh, tissu ou euh, quelque chose qu'elle porte sur elle qui couvre tout, toutes les formes de son corps de manière à ce que personne ne soit capable de distinguer les formes ou la, la, la, les, les, les, formes et les dimensions des parties de son corps. D'accord? Donc, euh, le cheikh, il explique ça parce que il y a des femmes, parfois, elles disent à d'autres femmes, ah, oh, tu es belle avec ton hijab, ah, oh, tu, tu, il y en a un un beau hijab ou des choses de ce genre, parce que maintenant, Le hijab souvent est devenu comme une sorte de décoration, comme une sorte de parure, comme une sorte de mode. Il y a beaucoup de, de femmes qui portent un hijab qui est décoré avec des parures, des, des, des couleurs, des, des motifs, des, des dessins dessus, des choses, des, des, même des fois des petites, des petites dentelles, des perles ou d'autres euh, dessins aussi. Et même, on a vu, Allah al-Musta'an, des des abaya avec le, le nom de certains couturiers kufar, yani, écrit dessus hein. donc ça c'est des exemples de choses qui sont contraires à la, à, à la façon dont une femme euh, doit se, se couvrir lorsqu'elle sort à l'extérieur elle ne doit pas porter euh, des, des, des hijabs qui, qui la rendent jolie ou qui la, qui la rendent belle, le but du hijab c'est justement qu'elle ne paraisse pas sa beauté qu que sa beauté ne paraisse pas et que lorsqu'elle sort dehors Et eh elle est couverte et les hommes ne peuvent pas la trouver belle et attirante ou jolie ou euh, d'autres choses de ce genre Donc, des fois, parfois certains mettent euh, les choses à l'envers et puis ils s'imaginent que euh, et allez, le but du hijab c'est juste de se couvrir si c'est juste de, le but de se couvrir alors dans ce cas là qu'est-ce que vous pensez que les femmes qui ne sont pas musulmanes Vous pensez qu'elles font quoi? Elles se couvrent hein? mais elles ne se couvrent pas comme, comme il faut. Elles, elles mettent juste un morceau de tissu sur leur corps, même si c'est pas même si ça décrit les formes, même si on voit à travers, pour elles c'est de s'habiller, c'est suffisant. Mais pour nous, en tant que musulmans, la façon dont on doit s'habiller c'est et la façon, la façon dont on doit se couvrir, c'est d'une manière qui respecte et qui est en accord avec les règles de la charia parce que la charia pour nous musulmans c'est un mode de vie c'est quelque chose qui nous explique comment on doit vivre dans tous les aspects de notre vie pas seulement comment prier ou jeûner mais comment également s'habiller et comment vivre en général tout a été expliqué dans la charia d'Allah taala. donc ça c'est pour dire qu'on vit comme Allah nous a ordonné de vivre et selon les règles de sa Euh, révélation. Et donc le chef, il dit que l'aba, le, le, le, elle doit pas être portée pour être belle ou pour être une, une parure ou pour être une décoration ou quelque chose qui embellit. Elle doit au contraire couvrir la, la parure, couvrir ce qui est une parure, couvrir ce qui, est une, qui, ce qui est beau et ce qui embellit. Et il dit que ce soit une abba à Francia, que ce soit les, les robes que vous appelez les aba euh françaises ou autres. L'important, c'est que si elle ne couvre pas les parures, alors il ne faut pas la porter. Il faut porter uniquement qu ce qui couvre les parures. Si ça ne couvre pas les parures, ou si tu le portes pour que ce soit une parure, alors dans ce cas-là, c'est haram. Et, il pas, et ce n'est pas du tout permis de le porter dans ce cas-là. Et il dit ensuite que elle ne doit pas se porter à partir des épaules. Elle doit se porter à partir de la tête okay? donc il y a des femmes parfois elles portent un djilbab mais à partir des épaules comme les robes et euh, ça décrit les formes hein? ça décrit la forme donc le cheikh dans ce cas là, les ulama ils ont dit ça c'est pas permis il faut le porter à partir de la tête et il y a des femmes qui portent la robe et qui par dessus la robe vont mettre un, un, un, un voile qui descend et qui est ample hein? qui va tomber par dessus Le corps par la suite, dans ce cas-là, ça c'est, ça, ça sert de chimar de, de ou comme dit le bab qui descend. Ça c'est correct si tu le mets par dessus, mais de juste mettre un petit foulard, de l'attacher serré autour du cou, et puis de laisser montrer le devant, la poitrine, la poitrine, et puis euh, la robe qui dé, dé, euh, démarque les épaules et qui découvre les épaules, ça c'est pas permis. Hein? Donc, en règle, la règle générale de principe général que la femme devrait toujours se souvenir dans la femme devrait toujours se souvenir c'est que plus elle se couvre mieux c'est c'est ça la règle et le cheikh il dit donc qu'elle doit porter le jilbab qui part de la tête jusqu'aux pieds il a dit qui a dit que ça se portait sur les épaules ça se porte pas sur les épaules ça se porte de la tête et ça doit aller jusqu'aux pieds ça doit couvrir tout le corps le, la tête le cou et le reste du corps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans, dans les rues, malheureusement, c'est des, des jeunes filles qui sont musulmanes et qui portent juste quelque chose qui, qui leur couvre la tête, mais des fois, c'est le reste du corps avec les jeans qui sont très moulins, puis très, et des, des vêtements qui sont collés directement sur la peau, et qui montrent tous les, les détails de la forme de la femme ça c'est complètement interdit et le fait de porter ce foulard là de cette manière là c'est c'est grave parce que ça induit en erreur les gens vont par la suite imaginer que c'est ça ce c'est ça ce qui est porté en tant que religion en tant que acte religieux alors que cette cette façon là de se voiler n'a rien à voir avec la religion donc on va passer maintenant à la troisième question le cheikh il dit à soual salif عبر وسائل الإعلام مصطلح تجديد الخطاب الديني فهل لهذا المصطلح أصل في الشريعة الجواب هذا من أقوال المنافقين ودعاة الضلال هل تغير الآيات والأحاديث التي تنهى عن موالاة الكفار وتأمر ببغضهم وعداوتهم هل تغير ويقال تلطفوا وقولوا إخواننا في الإنسانية Wa ka da wala ta koulu koufaar, wa la ta koulu al koufaar, bal koulu gair al muslimine, wa al khitab dini, bi wa kalam rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa il alayhi wa sallam alayhi wa la alayhi wa sallam alayhi wa Il y en a de ces jours-ci dans les médias, euh, l'expression de renouveler le discours religieux. Euh, le cheikh, il dit euh, La question au cheikh, c'est quoi C'est Est-ce que cette expression-là ou ce, cette terminologie-là, elle a une base dans la charia Et le cheikh, il répond Il dit Ça, c'est les paroles des munafiqeens et des gens qui appellent à l'égarement. Le cheikh, il dit Est-ce qu'on va changer les versets et les hadiths qui nous interdisent de prendre pour allier les koufars, et qui nous ordonnent de les détester et de les prendre en animosité est-ce qu'on va changer tout ça et on va dire au lieu de ça euh, soyez doux et dites nos frères en l'humanité, et ou bien on va dire euh, ou bien ne dites pas al koufars hein, les mécréens, mais plutôt dites les non musulmans ou euh, et aller des choses de ce genre Le Cheikh, il dit, est-ce qu'on va changer le discours religieux par autre que la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de plaire aux gens? Le Cheikh, il dit, Le Cheikh, il dit, <y a eu> Le sheikh religieuze discoursen. De mens is een mens die altijd verkeerd is. De mens is een mens die altijd verkeerd is. De mens is een ...du Coran et de la Sunna... ...c'est ça le discours religieux... ...donc ça on n'a pas le droit de le changer... Mais, dans le, ...mais si tu veux dire comme par exemple... ...quand tu t'adresses aux gens... ...quand les gens se parlent entre eux... ...et qu'ils disent des choses qui ne sont pas en opposition... ...avec le Coran et la Sunna... ...on n'appelle pas ça le discours religieux... ...parce que... ...un être humain il peut dire quelque chose de correct... ...et il peut se tromper également... ...donc les paroles des hommes... c'est pas ça le discours religieux... ...le discours religieux c'est la parole d'Allah la parole de son messager hein? et ça c'est toujours vrai il n'y a pas d'erreur là-dedans et ça on n'a pas le droit de le changer la quatrième question on a posé la question au sheikh euh, la question c'est quoi c'est on a entendu que certaines personnes euh, appellent à à mettre la charia la, la en, en code ou en loi c'est à dire euh, de, de, de transférer la charia en, en un livre de loi avec des codes comme taqdin c'est à dire de, de mettre la, les, les législations du Coran en loi comme les, lois de, dans les, euh, comme les lois sont écrites dans les documents ou dans, les codes, dans les codes de loi dans les pays euh, non musulmans et dans certains pays musulmans également Donc, il y en a qui ont proposé de faire ça. C'est-à-dire, de rassembler toutes les règles de la charia dans un livre, et puis de dire, bon, loi numéro 1, après loi numéro 2, loi numéro 3, etc. etc. Donc, ils ont posé la question au sheikh à ce sujet-là. Et le sheikh, il a répondu, il a dit, Al-jawab, al-shari'atou la yumkinu an tuqannan, l'anne al ولا يمكن ان تقنن فالشريعه ليست كلام العلماء والفقهاء وانما الشريعه هي الكتاب والسنه هذه هي الشريعه قال تعالى وان بينهم بما انزل الله وقال لتحكم بين الناس بما اراك الله فالشريعه هي القران والسنه لا لا ما يمكن تقنينها ابدا ولا يمكن تقنينها ابدا وهي مفصلات is عند الله عز وجل ومن تبيين الرسول صلى c'est de la mettre en code ou en loi parce que la sharia is vaste Et donc, est pas possible de la mettre en loi la charia ce n'est pas les paroles des ulama et des fuqaha ce n'est pas la parole des, des savants et des ulama de fiqh la charia c'est uniquement le Coran et la sunna voilà, la, voilà ce que c'est la charia parce qu'il y, y a des gens en passant une note, un commentaire que je fais il y a des gens qui s'imaginent que la charia c'est les, les livres de fiqh ils pensent que c'est ça la charia que le, le madh'hab habbi le al madhhab shafi'i le madhhab maliki le madhhab euh, yani hanafi il pense que ça ces livres là c'est ça la charia mais la charia c'est pas ça parce que dans ça il y a la charia mais il y a aussi des paroles des ulama il y a des ijtihad il y a d'autres choses le chef, il dit donc que la charia c'est le quran et la sunna c'est ça la charia d'accord et après il mentionne des versets Le verset 49 dans Sourate al maida Et juge entre eux selon ce que Allah a révélé. Et il mentionne le verset 105 aussi dans Sourate An-Nisa, qui dit Et juge entre eux selon ce que Allah t'a fait voir, selon ce qu'il t'a donné comme révélation. Donc c'est ça. Allah. Donc c'est de juger selon la charia, selon la révélation. La charia, c'est donc le Coran et la Sunna, et il n'est pas possible, c'est pas possible de la mettre en code ou en loi. Elle est, elle est clarifiée hein, de la part d'Allah Ta'ala, et elle est clarifiée de la part du Messager Muhammad alayhi wa sallam et les ulama ont écrit des livres, hein, et des, des, dans des chapitres et dans des, dans des chapitres et dans des questions, il y en a pour clarifier certains aspects de la charia, mais on peut pas la la mettre en code ou en loi comme les, les livres de loi des Koufari. Yani. Donc ça c'est juste pour répondre à cette question là le cheikh a, a dit ça de cette façon. Après il dit as khamis la cinquième question. wa hal shia La cinquième question Ils ont posé au Cher, C'est quoi Ils ont demandé au Cher Quel est le verdict Au sujet de, de, de comment on doit agir Avec les chiites ah? Et est-ce qu'il est permis De dire à leur sujet Qu'ils sont des chiites ah, Ou bien on doit dire des rafidah Et en particulier Étant donné qu'ils travaillent avec nous Dans les postes euh, gouvernementaux Donc est-ce qu'on doit Leur donner le salam donc ils ont posé cette question là au chef et le chef a répondu al jawab al atul an ismun am li kulli man yantasibu li ahli al bayt wa yatabarra'una min ghayrihim wa hum tawa'ifa wa firaq wa ahzab wal a'yazu billah Falmu'min al mu'min yatawalla al mu'minina 'umuman ahli al beit wa ghayrihim fala yatawalla ahli al bayt ويعادي غير أهل البيت كما تقوله الشيعة بل المؤمن يتولى جميع المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المؤمن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فنحن نتولى المؤمنين من اهل البيت لكن لا نعذب بقيه المؤمنين بل نتولى جميع اخوانهم من المسلمين لا فرق بينهم الشيخ الكومنس لا ريب ان أن الشيعة aujourd'hui un nom general pour tous ceux qui s'attribuent ou prétendent appartenir ou La, la, la, la, famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se désavoue de tout autre en dehors des, des de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ce qu'ils appellent Ahlul Bayt. Donc, Ahlul Bait, quand on dit Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille proche du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils disent Ahlul Bayt, ils parlent de, du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima, radhiyallahu anha Ali et Al-Hassan, Al-Hussein. Donc, et leurs descendants donc il parle, il parle en général de, de ceux-là il les appelle Ahlul Bayt et tous les autres ils les détestent et ils se désavouent d'eux c'est-à-dire tous les autres Sahaba, ils les détestent et ils s'en désavouent ceux-là ce sont les chiites. c'est un nom général pour ceux qui préfèrent Ahlul Bayt sur les, et qui se désavouent des autres musulmans mais les chiites sont différents groupes et différents partis donc ils ne sont pas un seul groupe Hein, il ne faut pas penser qu'il y a juste un groupe de, qui s'appelle Shia non il y a plusieurs groupes et tous ces groupes là on les appelle Shia et ils ont tous une chose en commun fondamentale c'est qu'ils prétendent vouloir suivre la famille du prophète Rassel et qu'ils se désavouent des autres après le chef il dit donc le croyant il doit prendre pour allier et s'allier et aimer tous les croyants en général Ahlul Bayt Les gens de la famille du Prophète Ainsi que les autres hein, Pas seulement euh, Il ne prend pas seulement pour allier Les gens d'Ahlul Bayt Puis il se désavoue des autres Qui ne font pas partie de la famille du Prophète Contrairement à ce que font les Ou à ce que disent les chiites. En fait Le croyant il aime tous les croyants Et il prend pour allier tous les croyants Et à la tête de, des croyants, bien entendu, il prend pour alliés les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la description du vrai croyant, du mu'min. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 50, euh, verset 55 et 56, dans surah Al-Ma'ida, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, vos, vos, vos alliés sont uniquement Allah, et sont messagers, et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat et qui donnent la zakat alors qu'ils sont euh, inclinés et ceux qui prennent Allah et son messager et ceux qui ont cru comme alliés alors le parti d'Allah ce sont eux qui auront la victoire qui auront le dessus donc le cheikh il dit nous on prend pour alliés qui les croyants qu'ils soient de ahlul bayt ou qu'ils soient pas de ahlul bayt mais on ne va pas prendre en animosité puis s'opposer Aux autres croyants, hein? on va on va prendre pour alliés, puis on va aimer tous leurs frères également, tous les frères d'Ahlul-Bayt et les croyants euh, parmi les musulmans, sans faire de distinction entre eux. Hein? Donc les chiites, eux, ils pensent que nous on a quelque chose contre Ahlul-Bayt, que les sunnis on n'aime pas Ahlul-Bayt. Et ça, c'est un mensonge. Au contraire, on aime Ahlul-Bayt plus qu'eux. Sauf qu'on on va pas dans l'extrême on ne va pas les adorer et les élever à des niveaux plus élevés que celui que Allah, dans lequel Allah les a mis hein, exagéré à leur sujet Le cheikh il continue la réponse en disant wal rafida lahum al ja'fariya wal wal نتعامل معهم في امور الدنيا والمعاملات المباحه اما امور الدين فنحن نمشي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان جاءوا معنا فالحمد لله وان خالفونا تركناهم وخالفناهم اذا سلموا واذا إذا سلموا, إذا إذا سلموا ترد عليهم للشيخ الجيل لرافض sont un parmi les groupes des Shia On les appelle Jafariya, ou bien Imamiya, ou bien Moussaouiya. Et aussi, le Cheikh, il ne l'a pas mentionné, mais c'est connu, les douze, hein, les douze. Ils, ils, ils le traduisent en français, les duodécimains. C'est pour dire les douze, ceux qui, qui suivent les douze descendants du, du prophète Salaam, soi-disant infaillible. Et donc, ceux-là, ce sont... Euh, des noms différents pour désigner un groupe, un seul groupe, c'est-à-dire les Rafidah, une des sectes parmi les sectes, les sectes des Shias. et c'est eux qui sont en Iran actuellement, puis dans certaines régions aussi des pays musulmans. Le cheikh il dit, le, euh, dans leur euh, le fait qu'ils soient présents dans certains postes gouvernementaux ou autres, le cheikh il dit, on doit agir avec eux dans les affaires de la dunya et dans les interactions qui sont permises dans l'islam en ce qui concerne les questions de la religion alors on, juge, on va agir avec eux selon le coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam s'ils si viennent avec nous alhamdulillah, et s'ils si nous contredisent on les abandonne et on, on les contredit et s'ils si nous, si nous saluent on, on leur donne le salut s'ils si donnent le salut on donne leur donne le salut لشيخ السؤال السادس ما القول الراجح في قبول, توبة في قبول توبة سابر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يقتل وإن تاب الجواب التوبة لا أحد يمنعها فالله يتوب على من تاب ولكن لا بد من إقامة الحد عليه فلا بد من قتله حدا Hada uh, il ilalla subhanahu wa ta'ala walla nahnu noqim alay il had. On a posé la question au Sheikh au sujet de la personne euh, qui, euh, qui s'est repentie après avoir insulté le, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est ce qu'il doit être tué, même s'il s'est repenti? Quelle est la position correcte à ce sujet là? Le cheikh il a répondu en disant que la repentance, personne ne l'empêche. Personne ne l'empêche. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la repentance de celui qui se repent. Mais, il faut absolument établir la punition et la peine pour la personne qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est-à-dire, il faut absolument qu'il soit exécuté euh, en tant que punition. Hein? Pourquoi? Parce que sa repentance C'est entre lui et Allah. Et Allah sait. Qu'est-ce qui, Allah sait s'il est sincère, s'il connaît sa, sa repentance. Ça, c'est pour Allah, ce qu'il l'a fait. Mais nous, il faut qu'on établisse sur lui la, la peine, c'est-à-dire la peine de mort pour la personne qui a insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. et, et ça, bien entendu, c'est dans un pays musulman, puis c'est le dirigeant qui Euh, applique cette peine, ou bien son représentant, parmi les représentants officiels, les juges ou autres. Yani. Et non pas des individus qui se désignent eux-mêmes pour appliquer cette peine-là, comme certains ignorants peuvent le faire dans certains endroits. Yani. Sheikh, <coughs> ai ensuite, la question septième Ma ra'yukum fi man bi jawaz bi nabi Sallallahu alayhi wa sallam, ibn anhu. Donc, la question numéro 7: Quelle est votre position ou votre opinion à propos de celui qui dit qu'il est permis de chercher la, la bénédiction ou la barakah à, à partir des reliques et des choses qui ont été laissées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? et qui cherche et qui cherche à prendre comme exemple ou à utiliser comme argument ou comme preuve à ce sujet-là euh, l'exemple de ibn Omar, euh, dans cette façon de chercher la baraka le cheikh ch il répond <coughs> il c'est ça غلط le rasoul sallallahu alayhi wa sallam ma bqiya lahu après ba'da mort ?» ما بقي له آثار بعد وفاته فليست الحجره النبوية والتراب والأرض التي جلس فيها آثارا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما آثاره منفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من عرق وريق أو شعر أو ثياب هذه آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انتهت بوفاته اما الاثار التي يزعمون يزعمونها من المنازل والمجالس او هذه ليست باثار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اجزاء من الارض مشى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى ومشى عليها غير غيره غيره مشى عليها ابو جهل وابو لهب ومشى عليها المؤمن والكافر فالآثار الأرضية لا قيمة لها وإنما العبرة بالآثار المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام وهي التي كان الصحابة يتبركون بها ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يكونوا يتبركون بموادع نزوله وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه Le Sheikh alayhi een alayhi wasallam dit C'est <coughs> une erreur de faire ça le messager sallam, il ne reste aucune relique de lui après sa mort il dit et la chambre du prophète sallallahu alayhi wasallam dans laquelle il est mort, ou bien la terre, de euh, la terre, la poussière Toutes ces choses-là sur lesquelles il a, il a marché, ou les choses sur lesquelles il, il a passé, ça, ce ne sont pas des reliques ou des, des restes du prophète, alayhi wa sallam, ce sont uniquement euh, les, les reliques ou les, les choses qui sont séparées de son corps, qui sont, qui sont des reliques ou qui sont des atas. Comme par exemple sa, sa, sa transpiration, ou bien euh, sa salive, ou bien ses cheveux, ou bien ses vêtements qu'il a portés. Ça c'est des atar. ça c'est des reliques du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais elles, elles sont terminées après sa mort Sallallahu alayhi wa sallam En ce qui concerne ce, ce que certains prétendent comme étant des reliques Comme certaines maisons certaines, Certains endroits où il s'est assis Ou certains lieux où il était allé Ou des choses de ce genre Il y a beaucoup de soufiyyines aujourd'hui Ça, C'est un commentaire que, que je rajoute Il y a beaucoup de soufiyyines aujourd'hui Des gens de Bid'a Qui <coughs> ont euh, désigné certains endroits ou certains lieux, que ce soit à Makkah ou à Médine, où ils vont, quand ils vont faire le Hajj, ils vont visiter ces endroits-là et ils disent tel endroit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il était, il est assis à cet endroit-là, où il était, il a marché à cet endroit-là, où il était euh, à tel endroit, où il est né dans telle maison. Hein? Et, et dernièrement justement, dans le, il y a un, un journal qui est publié aux états unis je crois qui s'appelle Islamic Post et dans l'Islamic Post de, de, du mois passé il y avait une attaque claire et directe il y avait des, des wahhabis comme ils les appellent les, les gens qui dénoncent les, les, Shirk, les et les les shirkiyats et les égarements de ces gens là donc eux ils ont attaqué clairement les, ce qu'ils appellent les wahhabis puis ils critiquaient justement le gouvernement saoudien en disant qu'ils détruisaient Les, les, les, comme eux, ils appellent ça des monuments, ou des, des monuments historiques, ou bien des monuments, des patrimoines. Et ils disent, ah, oh, ils sont en train de détruire notre patrimoine islamique. Et, <coughs> pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de faire des bédas là-bas. Ils sont en train de chercher la baraka de ces endroits-là. Donc, eux, ils, ils disent qu'il faut les garder, ces endroits-là. Même si les gens font des exagérations dans ces endroits-là, ils font des bédas ou du shirk, C'est pas grave. Donc, les ulama alhamdulillah, ils ont expliqué que ces choses-là, il faut les détruire si ça amène les gens à l'égarement. Comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avait fait couler, couper l'arbre de Al-Aqaba pour pas que les gens prennent cet arbre-là comme un arbre béni ou un arbre spécial, que les gens vont aller chercher la baraka à cet arbre. Hein? Donc, ça, c'est un commentaire que je fais en passant pour clarifier un peu la réponse du cheikh. Et après, le cheikh, il dit. Euh, ça ce ne sont pas des hasards ou des reliques du messager alayhi wa sallam. ce sont seulement des morceaux de terre sur lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam a marché et il y a d'autres personnes qui ont marché là, pas seulement le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a également Abu Jahal qui a marché à ces endroits là, et Abu Lahab aussi qui ont marché là, et plein de koufars et des musulmans ont marché là donc c'est de la terre et il n'a pas aucune valeur spécifique Hein, aucune valeur spéciale. Donc, l'important, qu'est-ce qu'on considère comme étant vraiment une relique, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est séparé de son corps, comme des cheveux, comme des choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. et ça, ce sont les choses que les Sahaba prenaient comme source de baraka, euh, et à l'époque du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, ils utilisaient ces choses-là pour prendre une baraka avec, et le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam approuvait ça de leur part. Euh, et, euh, il, mais il ne faisait pas, il cherchait pas la baraka de la part de certains lieux ou de certains endroits où il s'asseyait, où il restait euh, des choses de ce genre en ce qui concerne l'action ou la, la, la, la, les gestes d'Ibn Omar à ce sujet là anhu, c'est une ijtihad de sa part c'est une ijtihad qu'il a fait de sa part que, que les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas approuvé, et les autres compagnons du prophète sallallahu wa sallam n'ont pas été d'accord avec lui. Hein? Et le cheikh il dit, et parmi ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui, il y a les Sahaba qui étaient meilleurs que lui, radiyallahu anil jamir. Que Allah soit satisfait de tous, de tous de tous en entier. Après le cheikh il mentionne, la, il y a la question numéro 8. صليت خلف إمام في مسجد على أطراف المدينة في جماعة ثانية أدركت معه ركعة من صلاة العصر ثم أتممت ركعة ثانية ثم سلمت والسؤال هل أنا مصيب أم أصلي أربع ركعات مقيما الجواب إذا كان الإمام يتم الصلاة en dat is het waardelijk aan En dat aan het eten. En dat het waardelijk aan het eten is. til Donc, on a posé la question au cheikh. C'est quelqu'un qui dit: prié la prière derrière un imam dans une mosquée à de la ville dans une deuxième jama'a c'est-à-dire c'est le deuxième, deuxième groupe qui établissait la prière dans la mosquée donc c'est-à-dire ils ont fait la prière et après il y a un autre groupe qui sont rentrés ils ont fait une deuxième jama'a puis ils ont commencé à prier il dit j ai, j ai je suis arrivé et j'ai attrapé une raka'a de leur prière de la prière de Asr puis après je me suis levé et j'ai fait une deuxième raka'at et j'ai fait le taslim il disait salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa et parce que lui il était voyageur <coughs> donc les autres ont fait 4 rak'at puis lui il a fait juste deux, parce qu'il est voyageur il, a, il est arrivé à la dernière raka'at donc il a fait une avec eux puis la deuxième il l'a fait toute seule puis il a fait le taslim alors que eux avaient fait 4 rak'at en tout donc le, il, il pose la question au cheikh et il lui, de, il lui demande Est-ce que j'ai eu raison de prier de cette façon, de faire deux raquettes seulement, ou bien je devais compléter quatre raquettes comme si j'étais euh, un résident Et le cheikh, il a répondu à cette question-là et il dit Quand l'imam a prié la prière complète, c'est-à-dire quatre raquettes, il n'est pas voyageur, alors il est obligatoire pour toi par la suite de compléter ta prière, de faire quatre raquettes toi aussi. Et toi, tu il dit, toi tu as fait une erreur De ne pas compléter Et tu dois donc refaire ta prière hein, Parce que euh, tu, La prière qui est faite Derrière un imam qui, euh, qui prie sa prière Complète, doit être faite Au complet, elle aussi Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu Il a dit à ce sujet là Voici la sunna hein, Il a dit, voici la sunna Et ça c'est rapporté par Ahmed Dans sa mousnad Hein, avec l'expression la, la, ou la parole t'il qu'a sunnatu abil qasim donc ça c'est rapporté dans la musnad donc ça veut dire quoi c'est à dire que si tu es en voyage puis tu vas dans le tarif quelque part puis les gens prient derrière un imam qui est pas un voyageur il fait les 4 rak'at toi tu, quand tu, même si tu pas as, on va dire t'as as attrapé une rakat seulement tu dois compléter ta prière 4 rak'at comme l'imam a fait 4 rak'at ik ik ik deed, je moet niet zeggen ik moi je suis voyageur, je vais juste deux. Tu complètes et tu termines au complet. Les quatre. Comme l'imam. Et c'est ça la sunna. Après la question numéro 9, Ahyanan yakruj minni kutra, kutra, kutra min al baul. Azakumullah. Baadema aqdi hajjati. Fa'afd tu aluf al فاحيانا يخرج اا يخرج القطره واحيانا لا يخرج السؤال اذا لقيت هذا لقيت هذا المنديل ثم جئت لاتوضا للصلاه الثانيه هل اغسل فرجي ام اتوضم مباشرة الجواب يا اخي لف المنديل لا يكفي فلا تستعجل بالوضوء حتى ينقطع البول ويتنشف الذكر ثم تستنجي ثم تتوضا أما أن تلف المنديل والبول ينزل فهذا لا يكفي فلا تطهر هذا إذا كان فعلا ينزل البول أما إذا كان من باب الوسواس والهواجس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 La, la goutte sort. Et parfois, ça sort pas. La question, est-ce que ce tissu, ou ce, ce mendil, hein, lorsque j'arrive pour faire le woudou pour la, la deuxième salade, hein, une autre salade, est-ce que je dois euh, l'enlever, puis euh, comme juste faire le woudou, et, ou bien je dois laver mon, mes parties hein, hein, pour, avant de faire le woudou C'est ça qu'il voulait savoir la personne. Et le chéri, il a répondu à ce sujet-là. Il dit, il dit, mon frère, de mettre un, un tissu ou bien un papier ou quoi, c'est pas suffisant. Il dit, ne, ne te presse pas de, après ton woudou. Ne te presse pas pour faire ton woudou, il dit. Jusqu'à ce que la goutte, elle est sortie. Hein? Que, es, que, es, que l'urine ait complètement cessé de couler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'urine qui sort et après tu attends que donc tu, tu sèches comme il faut puis après ça, tu fais l'estinja avec de l'eau puis tu fais ton houdou par la suite mais tu vas pas prendre euh, un tissu alors que tu mets ton tissu puis alors que l'urine continue encore à couler, il dit ça, c'est pas suffisant hein? et tu vas pas être pur il faut réellement que ça c'est le chef il dit ça, c'est ça c'est si l'urine continue réellement à sortir mais si c'est juste dans des ouïssoisses et des, des, des, des chatouillements que tu ressens que tu t'imagines, peut-être qu'il y a une goutte qui est sortie, peut-être que non t'as des ouïssoisses, le shaitan il te, il te fait des doutes dans ce cas-là tu laisses tomber, tu laisses ça puis tu, tu, tu ne portes pas attention à ça parce que des fois le shaitan il joue avec les gens il leur fait croire qu'il y a quelque chose qui sort alors qu'il n'y a rien en dat doet het altijd zo. Dus dat heeft het gevoegd. En Ibn al qayyim heeft in zijn livre. De schijf zegt dan De is vraag. En de قال لي إنه بحث, بحث المسألة ولم يجد في الأخذ منها وعيد من الله بالعذاب مثل, مثل الإسبال والنبيمة والغيبة وغير ذلك فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح المسألة حتى أتمكن من نصحه مأجورين والله يحفظكم Donc, euh, la personne pose la question au Cheikh Al-Fawzah, il lui dit « J'ai un voisin qui est très euh, motivé pour faire la salat. Il, il, il vient pour faire la prière. Sauf qu'il enlève une grosse partie de sa barbe. Il enlève beaucoup de sa barbe. Et je lui, Lorsque je lui ai donné la nasiha, je lui ai mentionné les preuves qui montrent que c'est obligatoire de laisser pousser la barbe. Il m'a dit Euh, J'ai cherché à ce sujet-là et je n'ai pas trouvé rien qui interdit, comme euh, je n'ai rien trouvé de menace, euh, de, de, de châtiment d'Allah pour celui qui en enlève un peu, hein, ou qui en prend de sa barbe. Comme par exemple à Isbal à propos de, de laisser traîner les pantalons en bas des chevilles, ou de parler dans le dos des gens, ou de répandre des rumeurs, ou des choses de ce genre. En voulant dire, il dit, j'ai pas vu un hadith ou une parole qui disait qu'il y a un châtiment spécifique d'Allah ou une menace à propos de ce péché-là ou de, à propos de, fait dans, de prendre de notre barbe. Donc, euh, le cheikh, il, il, euh, la question posée au cheikh, il dit, on voudrait, je voudrais que vous nous donniez ou que vous nous faisiez l'honneur de nous expliquer, euh, de nous clarifier cette question pour être capable de lui donner la nasiha hein que vous récompense et qu'Allah vous préserve le chef il répond il dit al jawab alam yajid hadha anna anna Allah qala لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasanatan لمن كان يرجو الله واليوم yawmal akhir alam yajid hadha anna rasul sallallahu alam yajid hadha rasul sallallahu alayhi wa sallam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 Un bon exemple pour celui qui, qui espère en Allah et au jour dernier. N'a-t-il pas trouvé celui-là que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, euh, euh, laissait pousser sa barbe et qu'il ne prenait rien de sa barbe, c'est-à-dire qu'il n'enlevait rien, et qu'il a, qu a ordonné de la laisser pousser et de, de, de l'honorer et de la, de la laisser, hein? et qu'il n'a permis à personne d'en de, prendre une partie, d'en enlever une partie? Donc, le cheikh, il dit, et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait une, une barbe très, très fournie, hein, très bien fournie, une grosse barbe, hein, et il n'en prenait pas, il n'en enlevait pas du tout de sa barbe. Il l'a, il a même, et il a ordonné de la laisser, de la laisser pousser. Donc, le cheikh, il dit, ala قوله ラミヤジド min al ミナルリヒヤティ مثل الوعيد الوارد على الاسبال والغيبه والنميمه فنقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر امر بتوفير اللحيه وفي قصها مخالفه لامره صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول وقال وقد قال الله وقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وقالت تعالى dit. الذي لا يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او en ce qui concerne le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de menace il n'a pas trouvé de menace tu fais de prendre de sa barbe ou d'enlever de sa barbe comme une menace qui est traîner ses vêtements porter des vêtements en bas de ou bien de parler dans le dos, ou bien de répandre des, des rumeurs ou des choses de ce genre, Eh bien le cheikh il dit, nous on lui répond à cette personne que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barre. Et dans le fait de, de la couper, il y a une contradiction de son, de son commandement et de son ordre. Sallallahu alayhi wa sallam. En Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran, dans le verset 7, dans Surat Al-Hashr, « Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et créez Allah. Allah est certes dur en châtiment. » Et il mentionne aussi dans le verset 63, dans Surat Al-Nur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, que celui qui le contre qui contredit son commandement prenne garde qu'il se fasse frapper par une une fitna ou par un deux châtiment donc ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de désobéir au messager soit qu'ils auront une fitna ou bien un châtiment douloureux et, euh, et l'autre verset le verset 7 Hein, il, Allah termine le verset dans Surah al hashr en disant, verset 7, Inna Allah shadidul iqab, et Allah is duur van Ça c'est pas une menace, hein. Donc ça c'est une menace également. Et, euh, Yahani, juste, juste en passant, je me souviens, Yahani, j'avais fait une khutbah une fois dans une mosquée, dans la mosquée où j'étais imam avant. J'avais fait une khutbah seulement sur la barbe, et les obligations de, de la, de la laisser pousser, et l'interdiction de la raser. Et parmi les gens qui qui, qui sont là-bas en tout cas qui n'ont pas aimé euh, cette route il y, y en a qui ont dit euh, un imam parce qu'il y a un frère qui est allé poser la question à un, un, un des responsables là-bas qui n'était pas tellement d'accord avec euh, la façon dont je disais les choses et ils lui ont posé la question Euh, qu'est-ce que tu dis à propos de Suleyman et celui -là, ce frère là il a dit quelqu'un qui monte sur le même bar et qui dit euh, que, de, que celui qui rase sa, sa barbe ressemble à une femme euh, imite une femme il n'a pas de place sur le même bar subhanallah et quand j'ai entendu ça ça m'a vraiment surpris parce que ceux qui ont ceux, les, les ulama qui ont mentionné le fait que celui qui rate sa barbe il ressemble ou il imite à une, une femme c'est des ulama de l'islam depuis l'époque même des salaf salih qui disaient ça hein? donc vraiment c'est c'est surprenant d'entendre de, il y en a des gens dire des choses pareilles il y en a l'imam euh, Muhammad euh, l'imam Abu, Abu Youssef Ibn Abdul Bar il a dit la yafaluhu Illa al-Mukhannaf. Là, il illa al-Mukhannaf. Al-Mukhannaf, c'est quoi? C'est un travesti, quelqu'un qui essaie d'imiter une femme, qui agit comme une femme. Il y a personne qui fait ça, qui rase sa barbe, excepté un Mukhannaf. Ça, c'est les paroles d'Ibel Abdulbar. Et euh, non seulement ça, Sheikh al alban bani dans Adab al-Zafaf, il a mentionné cet exemple-là. Il a dit celui qui rase sa barbe, il imite une femme. Et, et, et si je ne me trompe pas il a même dit l'exemple que si quelqu'un si une femme décidait de mettre une fausse barbe n'est-ce pas que tu dirais qu'elle essaie d'imiter un homme alors, alors celui qui est un homme et qui a une barbe et qui la rase, eh bien lui il imite une femme hein? donc d'entendre des, des, des gens par la suite critiquer quelqu'un parce qu'ils répètent ce que les ulama de l'islam ont expliqué depuis des siècles et qu'ils disent que Qu ce qu'il hij dit c'était pas correct de Maar dat is avoir Een compris Ali avoir mal compris, avoir mal, euh, mal compris l'islam nasallalah al afia après le de vraag il... <coughs> y a la question numéro euh, 11 la question numéro 11 al al 11 عندي هوايه هي لوحات فيها ذوات ارواح فهل علي شيء في ذلك وايضا يقول انا ارسم يعني انا ارسم لوحات تعليميه للمدارس وفيها ذوات ارواح فهل يزمني توبه واذا كانت هناك توبه فاني اشهد اني أشهد فاني اشهد الله en question, heb het over de kunstenaars die in de stad wonen. De kunstenaars die j'ai de don. wonen. De kunstenaars die in de stad wonen. De kunstenaars die in j'ai ce don c'est ça que je fais je fais ça pour travailler mon, mon métier. Et je des, des, affiches avec des dessins de ce qui possède une âme est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans et aussi il dit je, je dessine des, des, des affiches ou des panneaux d'enseignement pour les écoles et il y a aussi dedans des, des, dessus des dessins de ce qui possède une âme est-ce que je dois me repentir de ça et s'il si y, si y a une repentance pour moi là-dedans alors je prends Allah comme témoin que je me repens et que je me désavoue auprès de lui de tout ce que mon corps a fait alors le cheikh il répond il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-musawwiri wa akhbara annahum achadun nasi azaban yawm al-qiyama wa annahum yujjalu lahum bi kulli suratin sawwaruha bi kulli suratin surat sawwaraha nafsun yu'adzibuna biha fi jahannam yu'adzabuna biha fi jahannam وانما تحذر الصور التي صورها في الدنيا ويقول لهم احيوا ما خلقتم امن تعجيز والعياذ بالله لان الله لا يملك لأنه, لانه لا يملك الحياه الا الله جل وعلا فالوعيد الشديد في هذا والحمد لله انك تبت الى الله ولا تعد لمثل هذا ولا ترسم ذوات الأرواح لا في التعليم ولا في غيره ما زال المسلمون يتعلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون تصوير فهذا وهم أعلموا منا وأكثر منا تعلما وأذق وأحذق منا وما تعلموا بالتصوير ما شاء الله لشيخ الزي Oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les gens qui font des images, des photos, des, des dessins, des choses de ce genre. Et il a, il a informé que ce sont eux qui auront les plus durs châtiments au jour de la résurrection. Et que, on ne, euh, et que la personne qui a fait des dessins, ou qui a fait des, des images, il va, il, Allah va donner à chaque, à chaque dessin qu'il a fait, une âme, pour, pour châtier la personne qui les a dessinés euh, et aller dans l'enfer. Et euh, le cheikh il dit ensuite qu'il va également faire apparaître devant lui tous les dessins qu'il a faits, toutes les images et les représentations qu'il a fait, qu'il a dessinées dans la dunya. Et il va leur dire, il va dire à ces gens-là qui ont fait ces dessins-là, faites, « Faites vivre ce que vous avez créé. » Et ça, c'est dans le but de montrer, c'est un commandement dans le but de les montrer leur incapacité. « Que Allah nous protège. » Et le cheikh il dit, pourquoi Parce que personne ne possède la vie excepté Allah subhanahu wa Et donc c'est une menace très dure hein, dans ces choses-là. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de simple ou de, de prendre à la légère. Après le cheikh il dit, walhamdulillah que tu t'es repenti à Allah subhanahu wa Et ne reviens pas, c'est-à-dire ne retourne pas à faire des de, de choses pareilles, de faire des, des dessins de ce qui a une âme. Euh, ni dans l'enseignement, ni dans d'autres domaines, hein, ni pour d'autres choses. Euh, il dit les musulmans ils ont toujours appris, depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, sans faire de, de dessin, hein, sans faire d'images et de dessins. Et ils connaissent mieux que nous, et ils étaient plus savants que nous, et ils avaient plus app appris que nous, et ils étaient plus intelligents que nous. Hein, et ils n'ont pas appris avec des photos et des images. Hein? et juste en passant une petite note et un petit commentaire à ce sujet là, aujourd'hui c'est que on retrouve euh, on retrouve plein de, de dessins et des, des trucs dans les livres pour enfants maintenant, pour les écoles c'est rempli de bonhommes, puis des dessins puis des trucs de ce genre et puis on voit que les enfants sont pas plus intelligents qu'avant, à l'époque les livres c'était uniquement des écritures dedans, et vous voyez que la qualité et la, la, la grandeur de, et la qualité de, de la connaissance des, des savants et des ulama du passé comment les gens étaient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus connaissants dans, dans, à cette époque-là qu'aujourd'hui aujourd'hui on a entouré l'éducation de toutes sortes de dessins, de toutes sortes de, de livres de, de, de, de, de, de couleurs, des, des décorations dans les livres et puis il y a peu de connaissances dedans الشيخ <سؤال> يلقي كما في 12 هل يجوز لي أن أدخل كتاب الإنجليزي إلى المسجد مع أن فيه صورة وذلك للمذاكرة الجواب المسجد لا يليق أن يدخل فيه صوره صور إذا كان البيت لا تدخله الملائكة إذا كان فيه صورة فكيف بالمسجد ليس لازما أن Le cheikh il dit euh, est que est euh, La question est-ce que c'est permis de rentrer dans, dans la mosquée avec mon livre d'anglais euh, pour apprendre l'anglais Parce que dedans il y a des livres et j'en ai besoin pour, euh, c'est-à-dire dedans il y a des dessins et j'en ai besoin pour, pour euh, faire ma, ma revision. Euh, le cheikh il répond Il dit La mosquée ne convient pas. Et on n'a pas le droit de faire rentrer des images dans la mosquée. Et si les anges n'entrent pas dans la maison lorsqu'il y a des images dedans, alors que dire de la mosquée Et ce n'est pas nécessaire que tu fasses tes revisions à la mosquée. Après le shaykh, on lui pose une autre question. ce qu'il y a une autre question ما يأتي في قناة المجد وصورة, euh, وصورة فيه روح بدون رأس ils ont posé la question au شيخ, euh, يعني est-ce que est-ce que les, les vidéos et les films pour enfants en particulier est-ce que ça rentre dans les images interdites les vidéos et les films pour enfants est-ce que ça rentre dans les euh, Dans les choses interdites par l'islam. Par en particulier, qu'est-ce qui est montré dans les canaux, comme les canaux, par exemple, les, les chaînes, les chaînes de Al-Majd, ou bien dans lesquelles il y a des images de, de, de, de, dessins, de dessins animés, des trucs comme ça. Et, et y a, y a à, la, à la fin, il dit wa Ouah, Suratul Fihi Rouh, Bidouni Ras. Et si c'est une photo, d'un corps sans tête, qu'est-ce que c'est le verdict Le cheikh, il répond, il dit, il dit, il ahadith amma fi fi dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يخصص الفيديو لا للأطفال ولا لغيرهم فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا الصور ويبتعدوا عنها لأن لا يدخلوا في الوعيد وليس هناك حاجة ولا ضرورة إلى الصور شيخ الذي مفخر Les hadiths sont générales dans l'interdiction des images. Peu importe dans quelle forme, que ce soit des vidéos, que ce soit des, des, des, des pancartes, que ce soit des feuilles avec des dessins ou autre, le messager, n'a pas spécifié. Hein? Il, a, il a maudit tous les gens qui font des images en général. Et il a informé que ce sont les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, selon Abidj, ja, Abidjou Haifa, hein, et également, euh, yani Abdul, Abdullah ibn Masoud. Et il n'a pas spécifié le video il n'a pas spécifié le vidéo pour les enfants, ou pas pour les enfants, etc. Non, c'est pas ça le, tout est, tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et le chef, il dit, euh, qu'est-ce obligatoire pour les musulmans, fal wajib, ala al-muslim, Le يتجنب على المسلمين يتجنب الصور musulmans c'est de s'écarter de tout ce qui a a avec les photos et de s'en éloigner pour pas qu'il rentre dans la menace et il n'y a aucun besoin ni nécessité pour les images. question numero 14 كثر الحديث في هذه الأيام حول ما, قدم قام حول ما قام به بعض أعداء هذا الدين من اهانه للمصحف اه للمصاحف وقد أرسل فضيلة الشيخ وقد أرسل فضيلة الشيخ رسما جاء في مفكرة الإسلام برسم, برسم بعض الامريكان على بعض المصاحف في العراق السلبان ووضعوا ووضعها حتى أو حتى في المساجد. فنأمل من الشيخ التوجيه حول التوجيه حول ما يفعله هؤلاء من إهانة للإسلام والمسلمين في ذلك الفعل المشين. المشين. donc la question c'est quoi? Is on a parlé dans, dans de ces jours-ci la date c'est Le, le 10 du 4ème mois de, de, de 1426 Hijri ça c'est euh, à l'époque à laquelle la question a été, a été posée euh, 1426 du 4ème mois le 10ème jour on a posé la question euh, il dit au sujet euh, dans ces jours-ci on parle beaucoup de ce que certains parmi les ennemis de cette religion ont fait du fait qu'ils ont dénigré le, les, les copies du Coran les copies du Mus'haf et euh, il dit il yani y, y a un cheikh qui a envoyé euh, dans un yani dans un yani qui, en fait il dit qu'il y a, a quelqu'un qui a envoyé des des des <coughs> oui, il dit, y a quelqu'un qui a envoyé un dessin. De certains Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait Sur les mushaf ils ont dessiné des croix dessus. Sur les copies du Coran, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dessiné des croix. Et euh, ils les ont même mis dans la mosquée. Hein? Ils ont même fait ça dans la mosquée. Donc, euh, on voudrait avoir, le, il pose la question au chef, on voudrait avoir votre, euh, votre directive à ce sujet-là à propos de qu'est-ce que ces gens-là ont fait comme humiliation comme rabaissement de l'islam comment ils ont dénigré l'islam et les musulmans on voudrait votre commentaire au sujet de ce qu'ils ont fait le cheikh il a répondu à ce sujet-là il a dit antum ta'maluna min des juifs et des chrétiens n'hyartimoul mushaf ne respectent pas le mushaf et le plus ce qu'ils détestent le mushaf ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم اشد من بغض غيره من الخلق لا تستبعدوا عليهم هذا الشيء لكن يستغرب منا نحن ان نثق بهم ونحسن الظن بهم وهم اعداؤنا واعداء ربنا ونبينا وكتابنا فينبغي ان ناخذ الحذر منهم وان نبغضهم ونعاديهم في الله C'est le devoir de nous. Le cheikh al a répondu d'une façon très claire, mashallah, et très directe. et puis il a clarifié l'affaire vraiment bien. Il a dit vous, vous vous souhaitez vous vous avez espoir de la part des Juifs et des Chrétiens qu'ils vont respecter le Coran. Ils ne ils ne vont pas respecter le Coran et ils détestent plus que tout le Mushaf. Et ils détestent le messager sallalahu alayhi wa sallam plus que quiconque parmi les autres créateurs. Et vous ne devez pas trouver ça comme étrange de leur part, ou vous ne vous devez pas trouver ça étonnant de leur part. On, en fait, qu'est-ce qui est étonnant C'est que nous, on a confiance en eux. C'est ça qui est étonnant, le chef. Il dit ce, qui, ce qui est bizarre, et ce qui doit nous étonner ou nous surprendre, c'est que nous, on a confiance en eux et on, leur, on a des bonnes pensées à leur sujet alors que ce sont nos ennemis et les ennemis de notre Seigneur d'allah et les ennemis de notre prophète et les ennemis de notre livre donc c'est un, une obligation pour nous de prendre nos, nos gardes à leur sujet, de prendre nos précautions à leur sujet et de les détester et de s'opposer à eux en Allah, c'est-à-dire pour, pour Allah de les détester pour Allah pour la cause d'Allah et ça c'est ce qui est obligatoire pour nous Question numéro 15. On a posé la question au cher. Hein? Euh, quel est le verdict au sujet d'appartenir de, à des partis politiques qui portent une couverture ou un habit de religion alors qu'elle est très très loin de la religion ما هو حكم الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية التي تلبس ثوب الدين وهي أبعد ما تكون عنه الجواب الله جل وعلا أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأخبر عن أمته أنها ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالواجب على المسلم أن يلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكون مع المؤمنين ويكون مع جماعه المسلمين ويترك الجماعات الاخرى والفرق الاخرى المخالفه ويكون مع حزب الله ولا يكون مع الاحزاب المتفرقه المتفرقه التي قال الله عنها كل حزب مما لديهم فرحون يكون مع حزب الله فاولئك حزب الله على ان حزب الله هم المفلحون ليس لنا الا حزب ليس لنا حزب واحد وجماعه واحده ولسنا جماعات فالمؤمنون جماعه واحده وإن وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فليس في الاسلام جماعات بل جماعه واحده وهم اهل السنه والجماعه وهم الفرقه الناجيه هؤلاء هم الذين يجب أن نسير معهم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله, علي أن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن, وحسن أولئك رفيقه وقال تعالى وأن هذا, هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالذي يريد al-Najah, j'alzamu jama'at al-Sunnati wal-Jama'at, wa'il het kanat ala Sunnati Rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi. Le Sheikh dit: On n'a pas à suivre une jama'at, ou des groupes, des partis. Allah nous a ordonné de suivre le Quran et la sunna et de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surah Al-Ahzab: Il y a certes, en la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple pour vous et il a dit également dans surah Tauba le verset 100 les, les tout premiers qui ont précédé, qui ont devancé les autres hein, les tout premiers qui ont devancé les autres parmi les muhajiris et les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et Allah subhanahu wa ta'ala a informé À propos de sa umma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à propos de la umma qu'elle allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait tout en enfer excepté une. Et ils ont dit, oh messager d'Allah, c'est laquelle? Il a dit, c'est celle qui est sur ce que je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est celle-là qui est sauvée. Et le cheikh il dit que l'obligation pour le musulman c'est de rester avec le groupe des musulmans et qu'il soit avec les croyants et qu'il soit, euh, qu soit avec le, le corps des musulmans et qu'il abandonne tous les, les différents groupes et les différentes sectes qui sont en contradiction hein, qui contredisent hein, et il dit, il doit être avec le parti d'Allah et qu'il doit être avec euh, le parti d'Allah il ne doit pas être avec les autres groupes qui sont divisés hein, au sujet desquels Allah a dit chaque groupe d'entre eux et se réjouit de ce qu'ils possèdent de ce qu'ils ont avec eux ça c'est le verset 53 dans surat al Muminun. et il dit aussi le sheikh euh, donc on doit être avec le parti d'Allah celui que Allah a décrit en disant ceux-là sont le groupe d'Allah certes le groupe d'Allah ce sont eux qui ont le succès verset 22 dans surat al mujadala et euh, on a pas, donc il dit on n'a on pas accepté un seul hism, on a seulement un seul groupe Il y a une seule Jamaa, un seul parti. Il n'y a pas des différents groupes dans l'Islam. Il y a un seul groupe, et c'est les, les musulmans, ce sont eux. Les croyants, ce sont eux le groupe. Hein? Les groupes de tous les croyants, c'est ça. Il y a un seul groupe, c'est l'Islam. Et euh, Allah il dit dans le verset 52 dans Surah Al Muminun et cette et cette et cette umma, votre ummah, elle est une, une ummah, une nation unique. Et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Donc il n'y a pas de groupe dans l'islam, il n'y a qu'un seul groupe. Et c'est le groupe Sunnah ou Wal Jama'a, le groupe de la Sunna, des gens qui suivent la Sunna et qui sont réunis sur la Sunna. Et ce sont le, le groupe sauvé, ceux-là ce sont ceux qu'il est obligatoire pour nous de suivre et de marcher sur leur exemple et de suivre leur exemple. Et alors, le Cheikh il mentionne le verset 69 Dans le surat Nisa Et quiconque obéit à Allah et à son messager Et, son messager, hein, et quiconque obéit à Allah Et à son messager Alors ceux-là sont avec ceux Que Allah a agréés Ceux sur qui Allah a mis son agrément Parmi les, les prophètes Parmi les siddiqin Les véridiques Parmi les chouhada les, Parmi les martyrs Et les salichines Et les pieux et les vertueux Ceux-là C'est eux dont il y a une c est, c est eux, sont eux qui sont une bonne compagnie compagnie c'est à dire c'est avec eux qu'il est bien de rester et il mentionne également le verset 153 dans surah al euh al pardon et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude alors suivez-le et, et, suivez, et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de sa voie ou de sa, de son chemin Et voilà en quoi Allah vous, est, vous enjoint, hein, pour que vous puissiez atteindre la piété et à taqwa. Donc, celui qui veut être sauvé, alors qu'il reste avec le groupe d'Al-Sunnah Wal Al-Jama'a, et c'est le groupe qui suit la sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Et, euh, il y a deux petites dernières questions. Euh, quel est le verdict au sujet d'utiliser le douf durant les فاد مكياج ما حكم استخدام الدف في العرس الجواب لا بأس بذلك قد أمر, النبي قد أمر به النبي أو قد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بضرب الدف لأجل إعلان النكاح فالنساء يستحب لهن ضرب الدف في محيط النساء فيما بينهن وبدون مكبر صوت وبدون مسجلات وإنما صوت مجرد Dein al-Nisa waadala ba'sabihi wa huwa min nikah wa huwa min al-Sunna. Donc, le verdict d'utiliser le douf, le cheikh dit: il de problème. Le prophète sallam l'a ordonné. Et il a ordonné aux femmes de frapper le douf pour annoncer le mariage, comme c'est rapporté dans tirmivi et Ibn Majah. Donc, ça c'est <coughs> selon, selon Muhammad ibn Hatib al-joumhi Donc, il dit que euh, pour les femmes, c'est recommandé pour elles de frapper le touf. Entre les femmes, parmi les femmes. Euh, pas, pas pour les hommes, comme certains, là, ils font là, parmi les soufiyines Non. Seulement parmi les, parmi les femmes, entre elles. Et euh, sans utiliser de micro. Sans utiliser de. De, de, de, de radio, des trucs, pour les trucs enregistrés, là. Hein. Il dit, elles doivent le faire seulement avec les voix de femmes. Et ça, il y a pas de problème. Ça, c'est pour, ça, c'est dans le but de faire connaître et d'annoncer le mariage et ça fait partie de la sunna Et la dernière question. Ma wa ta'awun ma al-rafida سب وشتم الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يعلنون ذلك نحن لا نوافقهم على مذهبهم ولا نقرهم عليه أما أننا نتعامل معهم في أمور الدنيا والأمور المباحة كالبيع والشراء وغير ذلك فهذا أمر مباح معهم ومع غيرهم حتى مع الكفار يباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار في المعاملات المباحة بالبيع والشراء واستيراد البضائع والأصلحة وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون من البضائع وغير ذلك لا بأس به لا بأس أما أننا نتعامل مع المخالفين في أمور الدين ونقرهم على ما هم عليه ونرضى عنهم فهذا لا يجوز لنا لشيخ الدين Euh, la question, c'est -ce, -ce, quel est le verdict au sujet de, euh, du fait de vouloir régulariser les relations avec les rafidats et de vouloir euh, coopérer avec eux alors qu'ils cachent en eux la haine et l'insulte des Sahaba et des femmes, du, et les femmes des croyants et des mères des croyants, les, mères de, les femmes du prophète Saharasal et qu'ils ne font pas ça ouvertement le Cheikh il répond, il dit nous on n'est pas d'accord avec leur voix et on n'accepte pas leur voix et on n'est pas d'accord avec, avec leur position mais il dit en ce qui concerne le fait d'interagir avec eux dans les affaires de la dunya dans les choses qui sont moubah comme le commerce, le de vendre et d'acheter et euh, des choses de commerce ou des choses de ce genre ça dans ce cas là c'est permis avec eux et avec d'autres que également même avec les, avec les autres koufars Euh, c'est permis Avec les musulmans euh, C'est permis pour les musulmans D'avoir des affaires De faire des affaires avec les kouffars de, Des interactions, de, des commerces De, de vente D'acheter, de faire venir des, des, des, des produits de leur pays Des armes aussi, d'acheter des armes des, des non musulmans, ça c'est permis hein? Euh, de, tout, de faire venir Tout ce qui est halal et Qu'est-ce qu est que les musulmans ont besoin Comme marchandises Ça, il y a aucun problème. Mais quand, quand c'est la question d'interagir avec eux, avec ceux qui sont en contradiction avec nous dans la religion, qu'on va dire on va interagir avec eux dans les questions de religion, ou bien qu'on va être d'accord avec ce qu'ils font et ce qu'ils suivent, et qu'on va accepter et, et être satisfait de ça, le chèque dit ça, ce n'est pas permis. Et euh, j'avais oublié la dernière, c'est euh, très très court, le chèque dit... Ma humul, man humul makarima, wa ma hier juhud ad dawla maahum, wa hal hum muslimun, wa ma da yajibu alayna Al jawaab, al makarima, humul ismailiyya, wa hum mina shi'a you Shi'a al-baatiniyya. Donc, la question c'était qui sont makarima, et Qu'est-ce que l'État fait avec eux, par rapport à eux Et est-ce qu'ils sont musulmans Et qu'est-ce qu'il est obligatoire pour nous envers eux Et la réponse du Cheikh, c'est que les Makarimah, ce sont des Ismaïlites. La secte, une secte parmi les sectes des Shi'a, on les appelle des Shi'a, parmi les Shi'a al-Batiniyah. C'est des sectes ésotériques, parmi les sectes des Shi'a, qui sont des sectes de Kofiari. Yani. Donc, euh, ils ont posé cette question-là, et le Cheikh n'a pas dit plus que ça à leur sujet. Donc, euh, Abdullah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a terminé ce cours-là. Euh, on est aujourd'hui le 20, et puis moi, donc, je vais partir euh, pour la France le 28. Inch'Allah. Donc, euh, on va probablement essayer de commencer peut-être un petit, un petit livre encore une fois pour le lundi, euh, à partir de lundi prochain, mais je ne sais pas lequel. Peut-être que on va juste laisser tomber ça pour jusqu'à ce que je revienne de la France. Allahu Akbar. Mais je vais l'annoncer de toute façon. Donc on va s'arrêter ici, InshaAllah. Subhanakallah. bihamdika shaduAllah ilaha illa Anta astaghfiruka wa atuqu ilayh wa jazakumAllah khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.